Alors, Pascal Destruot, 32,71. Quelle estimation vous faites bah Écoutez, euh, moi je trouve que voilà, le résultat il est un petit peu faussé. Il y a 45% des votants, donc ça fait pratiquement 15% de moins qu'en 2014. Je pense qu'on euh, voilà, est une liste euh, citoyenne, donc euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas venus voter, en grosse partie pour nous. Euh, bon, je suis content parce que dans mon quartier, je finis premier. Mais euh, voilà, après euh, ouais, la différence elle est importante. Je pense que les gens sont mobilisés pour, euh, pour Ndaya Bidsen, pour les communistes et, euh, et pour la liste de M. Senaro qui a dû faire le for qui a fait le forcing, effectivement. Euh, nous, on a laissé libre cours aux électeurs de choisir par rapport à un projet. Et voilà, je pense qu'on a été desservi par l'effet le, par coronavirus. Euh, mais je pense qu'il y a plus important que le résultat ce Si jamais euh, les élections ne sont pas annulées et le deuxième tour se réalise euh, dimanche prochain. Est-ce que vous comptez faire ou parler au moins avec, par exemple, Ndaya Biltsen ou partir en coalition où Les portes sont ouvertes Oui, oui. je pense que nous, on porte un projet. On l'a vu pendant la campagne. Certains, certains aspects de notre projet sont, sont repris. Euh, moi, je félicite Ndaya Biltsen. Ils ont fait une belle, une belle campagne. Je félicite Letizia Navarro. Je félicite aussi Laurent Tariol parce qu'il a, a fait le job, il a, il, a, il a vraiment fait de belles choses. Euh, voilà, à l'avenir, euh, bon, M. Sénaro finit premier, donc euh, bravo à lui. Après, euh, nous, euh, voilà, je pense que euh, nos idées, notre, notre projet, il est, il est bien. Euh, si, euh, si on peut se retrouver sur certains points, moi, la porte est ouverte. Voilà, je veux dire, on est prêt à discuter. Euh, on est prêt à discuter, parce que le changement en date, il le faut. Merci.